Book 2 12 1> 12, 2> 12. 1เครื่องดื่ม les boissons les boissons ดีฉันดื่มชาค่ะ je bois du thé je bois du thé ดิฉันดื่มกาแฟค่ะ je bois du café je bois du café ดิฉันดื่มน้ำแรกค่ะ je bois de l'eau minéral e je bois de l'eau minéral e คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะ bois-tu du thé au citron? bois-tu du thé au citron? คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะ bois-tu du café avec du sucre? ไบ i s t u du café avec du s u c ค e คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะ veux-tu de l'eau avec des glaçons veux-tu de l'eau avec des glaçons มีงานเลี้ยงที่นี่ il y a une f ê ยงที่นี่ Il y a une fête ici. Les gens boivent du champagne. Les gens boivent du champagne. Les gens boivent du champagne. Les gens boivent du vin et de la bière. Les gens boivent du vin et de la bière. Bois-tu de l'alcool? Bois-tu de l'alcool? คุณดื่มวิสกี้ไหม <coupes> คะ Bois-tu du whisky? Bois-tu du whisky? คุณดื่มโค้กใส่ลารามไหมคะ Bois-tu du coca avec du rhum? <coupes> <coupes> Bois-tu du coca avec du rhum? ดิฉันไม่ชอบแชมเปญ Je n'aime pas le champagne. Je n'aime pas le champagne. Di chan mei choab w Je n'aime pas le vin. Je n'aime pas le vin. Di chan mei choab bia. Je n'aime pas la bière. Je n'aime pas la bière. Dek on choab dìm nôm. Le bébé aime le lait. Le bébé aime le lait. d l e n l e n f a n t aime le cacao et le jus de pomme. L'enfant aime le cacao et le jus de pomme. p i g a n n e e t La femme aime le jus d'orange. Jus pamplemousse. La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse.